FM, la radio la plus proche de chez vous, 91 1 t r e Attention, attention. Ça va démarrer.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 Pour se mettre en j a m b e on commence toujours et encore avec une valse. Mais pour bien continuer cette émission,、eh、bien nous allons radoucir un tout petit peu les mollets et après nous verrons. Musique Petite Marche, allez, on est parti pour cette petite marche, et après, après, nous verrons ce que nous pourrons vous proposer. Alors, si vous êtes euh, toujours euh, Avec moi, sur le 91 et sur le 102.5 de Sorgé FM, sachez que nous sommes dans Dimanche Musette, mais que cette émission sera également rediffusée mardi prochain, mardi de 10h à 12h.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 Ces accordéonistes, ces accordéonistes que l'on retrouve d'ailleurs de plus en plus dans la jeunesse d'aujourd'hui, avec, euh, avec euh, des méthodes peut-être un peu différentes, mais qui sont toujours là dans le bal le musette et qui nous font énormément plaisir. En tout cas, sur le 91 et sur le 102, point c de votre radio locale, c'est ce que nous nous employons à faire pour que cet instrument perdure et continue. a L'homme, l peut nous être i n t e r p r é t é dans plusieurs façons. Ça peut être une valse, ça peut être un slow, et、eh、bien là, c'est exactement ce qui se passe. Une s œ u r un cousin, eh bien, vous pouvez leur offrir une petite chanson. Pour cela, eh bien, vous appelez le 91, le 102.5 de Sorgia FM. Éventuellement, il y aura le répondeur qui vous répondra. Et puis, vous donnerez le titre de cette, la chanson que vous souhaitez. faire Partager avec、euh, quelqu'un. Cela, il faudra le faire jusqu'à jeudi 10h e e u r s pour que le, la chanson puisse être écoutée le dimanche à partir de 9h. e e u r s 04 50 56 01 48, c'est le téléphone avec lequel vous pourrez joindre la radio et ainsi donner votre message. Si parfois vous entendez、euh, des voix, soit le micro est resté、euh, ouvert, soit c'est、euh, un enregistrement、euh, qui fait partie、euh, de la chanson, parce que il faut vous rappeler que c'est du direct,、euh, ou du moins c'est un, un replay, mais le replay, allez, on ne va pas employer les gros mots, c'est enregistré,、euh, c'est enregistré pendant、euh, un bal. Donc、euh, voilà, on se sent、euh, Avec l'ambiance, et on est dans l'ambiance tout simplement. Alors ne soyez pas surpris. Avec l'accordéon, bien sûr, on peut jouer de tout. D'ailleurs, vous venez d'entendre un twist. Eh bien, pour changer un petit peu, pour changer, pour être dans le b u s e t t e et pour protéger un tout petit peu vos gambettes, eh bien, nous allons revenir dans les petites douceurs. Allez, on est parti et après, et après, ah, alors là, après. Ce folklore que nous aimons toutes et tous lorsque nous nous retrouvons sur le plancher des vaches. Et、eh、oui, ce plancher des vaches qui nous fait quelquefois défaut, mais dans lequel、eh、bien, nous passons des moments sensationnels, même si le bruit parfois et、eh、oui, peut nous embêter. Musique Rien de rien. Non, je ne regrette rien. Nous sommes sur le 91, sur le 102.5, Sorgé FM, la radio la plus proche de chez vous. Notre ami Sandro, notre ami regretté Sandro, eh bien, applaudissements, applaudissements, eh bien, oui, ce sont des applaudissements pour ces musiciens que l'on aime tant.、Oui. Ah, quelle chance, on a bien temps de se reposer. On aime faire des voyages, on a trouvé la solution. On évitera les péages, allez vite tout le monde en camion. Le camping-car, c'est la bohème, même sans carte. On est parti, on se balade. On se promène, on découvre notre pays. Le camping-car, c'est la bohème, ce soir ici. Demain là-bas, la curiosité nous entraîne vers une France qu'on ne connaît pas. La la la la sur la route, on a des trésors plein les yeux, on a choisi de casser une route, où ça nous plaît à q u e q u o n veut. Mont-Saint-Michel e t tour de France, c'est le rendez-vous des amis, qu'être n e s retour on y repense, tout en camion et c'est parti, le camping-car. C'est la bohème, c'est un bon récit. On est parti, on se balade, on se promène, on découvre notre pays. Le campicard, c'est la bohème, ce soir ici. De m a i n là-bas, la curiosité nous en t r a î n e vers une France qu'on ne connaît pas. La la la la La la la la ララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララ a ラララララ l ラ b ララ La ラララララララ t ラ n ラララララ a ラ a l ララララ r l ララ a ラララララララララララララ o ラララララララララララ e l e ラララララララ a ラララララララララララ a ラララ a ラララララララララ a ラララララララララララララ Eh oui, le camping car. Il y en a qui font du camping car, bien sûr, et ça devient, ça revient plutôt de plus en plus à la mode. En tout cas, on y passe des bons moments dans les camping cars, et puis on passe aussi des bons moments entre amis. Et là, pour le coup, eh bien, je suis sûr qu'il y en a plus d'un qui auront apprécié cette, cette mélodie. C'était la dernière de ce dimanche musette. Eh bien, ne changez rien, restez là, restez, restons ensemble. Vous êtes avec Guido et nous allons continuer dans la chanson française. Eh oui! Et pour commencer cette chanson française, eh bien, j'ai fait appel à Alain Bachong avec Gabi au、oh、Gabi. Ah! Quel souvenir, quel souvenir. Et puis, Alain Souchon ouvert la nuit. Alors, allons savoir pourquoi. チェーンも contrat のフランス、 Thank、okay. you. Les Éclairs que nous voulions, Les soirs de première et les tourbillons. Et on s'en fout si on a des soucis, Puisqu'on est aussi ouvert la nuit. On se demande ce que l'on devient, Ce qu'on va faire avec le jour qui vient. La mélancolie, la jolie jolie, elle nous garde ainsi, ouvert la nuit. On s'aime pas, mais on s'aime. Ça ira pas, mais ça ira quand même. Il y a un singe dans la lumière des phares,、Attention、des lampions, des fanfares. Il y a dans la fête comme une voix secrète qui dit toujours d'être ouvert la nuit. On peut se sauver par la contre-allée ou faire l'amour dans l'armoire à balai. Aller sans envie vers le jour qui suit ou vers la nuit On s'aime pas, mais on s'aime Ça ira pas, mais ça ira quand même Ou vers la nuit, ou vers la nuit, il y aura les éclairs que nous voulions, le soir s s de première et du tourbillon. C'est un Stéphanois,、euh, oui, il s'appelle Bernard Lavillier et il nous interprète、euh, Elle chante. Et puis、euh, Céline Dion va nous apprendre quelque chose. Oui, celle qui m'a tout appris. Elle chante un peu voilée, souple comme le vent. C'est une mélodie sans parole, s hors du temps. Elle chante les yeux fermés, en fléchissant le cou, longée dans un pays très éloigné de vous. Nta c a n t A pensar na minha terra, se um taf tchao é para lado, é distância. Na voz minha saudade, um ta leva n o s u n i d a d e para todo p o v s o f r e d o para todo que cria amor, medo l i d i a Cette infinie douceur, cette sensualité mélangée de pudeur, ces belles mains quand elles se posent sur une épaule ou sur mon bras, tout se métamorphose, on oublie l a m o r t on s'en va. Chante La terre rouge, la sèche, la stérile. Elle chante les hommes proscrits, les centaines dans les villes, les jeunes filles en noir et tous les enfants dans les rues. Les longues années sans pluie et ceux qu'on n'a jamais revus. Forma De lutar contra a dureza dum vida magoado, tristeza t á pra festa, não tá l e m b r a r p a r a limpar nos d o r s n o s alma e coração, pra a afugentar tudo, maldição medo, l e v i a n ç a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 たぺさがなにゃてら。そのたふたふたをえばなにゃ、エジスタンシアン。さあ、ワンキーエテフリード、だぼんすぶりーす、えすーん、フォース。 La fragilité et la force. Mille pardons, j'avais oublié c é s a r e c é s a r e pardon, Evora avec、euh, l'ami Bernard Lavillier. Pardonnez-moi. Je me demande. もし、私の家にいる appris. 私は彼女の身体を見つけた。 私の夢はあなたの夢を見つけたのです。Si ジューッ Creux de mon épaule avec Charles Zana... <rire> Au creux de Monépaule avec Charles Aznavour、eh oui. et Christophe, Christophe, la Dolce Vita. Mais c'est un moment de privilège. Si je t'ai blessé, si j'ai noirci ton passé, viens pleurer au creux de mon épaule. Viens tout contre moi, et si je fus maladroit, je t'en prie, chérie, pardonne-moi. Laisse ta pudeur du plus profond. Ton cœur v i e n s pleurer au creux de mon épaule. Oublie si tu peux nos querelles d'amour. Et chérie, nous pourrons être heureux. 何のために、何のために、何のたた Si tu partais, si mon bonheur se brisait, mon amour, c'est moi qui pleurerais. Oh, Oh mon amour, ne m'enlève pas le souffle de ma vie, ni mes joies. Qu'un instant de folie ne dit pas adieu, nous serions trop malheureux bien pleurer au creux de mon épaule. Car si tu partais, si mon bonheur se brisait, mon amour, c'est moi qui pleure.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 全然大丈夫です。 t c e n d a o et t i e n d a o、euh, en comment dire comme un bougre un boomerang c'est un duo en live avec danny d a n n qui vient de qui vient de nous quitter malheureusement 私の愛のように、うに、私の愛のよ ボム・グングルー a の時代に、e のようなものがない。 とても幸せなことはありません。 でも、u の j う i 見え e すが、このように見えますが、このように見えますが、このように e えますが、 Thank、mm -hmm. you. Gale, Simaman, Si et Georges Moustaki, où mènent ces routes? Tous mes amis sont partis, mon cœur a déménagé, mes vacances, et toujours Paris, mes projets. しばらく。 Je suis à la fenêtre. Je suis si peu habille que demain le bonheur passera peut-être sans que je sache le contraire. Si maman, si, si maman, si, maman, si, tu es. もう1つの肩が上に落ちてくるのに、肩を e r s Sur る o u s les chemins d を s écoliers Près d'une fontaine je m'assieds un instant, je veux regarder passer le temps. Où sont tous mes amis d'autrefois J'entends leurs guitares et leurs voix. Où sont-ils tous ceux qui m'avaient tendu la main pour m'emmener encore plus loin En arrivant J'ai suivi le soleil et le vent Sans jamais mettre une goutte d'eau dans mon vin J'ai fait de chaque jour un festin Où est-ce le l q u e j'ai attendu e Que j'ai cru trouver, que j'ai perdu e Et celle pour qui je me mettrai debout Pour prendre la route jusqu'au bout Mais je reste assis là sans bouger Étranger parmi les étrangers Le soleil réchauffe mon corps déraciné Et la rose des vents s'est fanée Où mènent ces routes devant moi Où vont ces trains que je ne prends pas Des bateaux qui partent me laissent sur le quai je commence à être fatigué D'un d'un d'un d'un d'un, dun. c y l l a vous la connaissez peut-être pas, mais c'est une chanteuse et elle nous interprète J'ai attendu le printemps et elle est en duo avec André Manoukian. En fait, elle, elle, joue du, elle joue du violoncelle et André Manoukian, lui, est au piano. Voilà. Une saison entière, six pieds sous terre. なんで d e s a c c o r d é s un nouveau jour mais pas d'amour déjeuner absent tiens la cigale qui tourne mal sans rien sous la dent je me t r o u v a i s fort dépourvu quand la bise fut venue de n'avoir rien au menu ah j'ai attendu le printemps mais la f o u r m i è r e coutule quand j'ai メイクがブレーキしてる。Mes Bien c l a i r avec jazz, je reviens te chercher et l'hidalgo espagnol Julio Iglesias. Où est passé e ma bohème? On commence par qui, Julien? J'ai bien envie que ça soit vous. Je vous laisse découvrir un nouveau décor, notre premier décor, un quai de gare. Et sur ce quai de gare, bien sûr, une chanteuse qui vous attend, une chanteuse à la voix d'or. Ça vous dit, je vous emmène. Allez, venez Julien, je vous emmène dans notre premier décor des d i o u Mythiques. Voix A, le train TER numéro 58 794 à destination de Chambéry-Charles. 私 Je reviens te chercher。 Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps. Je reviens te chercher. Ben, tu vois, j'ai pas trop changé. Et je vois que de ton côté. Bien traverser le temps. Tous les Tous deux, on s'est fait, fait la guerre. guerre. Tous, Tous les deux, on s'est pillé, volé, ruiné. Qui a gagné, qui a perdu? On n'en sait rien, on ne sait plus. On s e retrouve les mains. Mais après la guerre, il nous reste à faire la paix. Je reviens te chercher, tremblant comme un jeune marié. Mais plus riche qu'au jour passé de tendresse et de larmes et de temps. Je reviens te chercher. J'ai l'air bête sur ce palier. Aide-moi. Viens m'embrasser. Un taxi est、et、en bas. Y a je reviens ち h うび oh o、ouais、う reviens ゅ e ちゅうちゅうち r うちゅうち reviens う e ゅう e ゅうち e re v i e n s t e chercher du grand Gilbert Béco. Rejoignez-moi, Julien, c l e r c Zaz. Magnifique voyage. Comment s'est passé ce voyage dans, dans la plateforme C'est une、super. première pour vous, Zaz. Super, puis il a, il a des yeux passionnés,、euh, Julien. C'est vrai, vous étiez perturbé Non, mais il est, il est passionné, donc c'est toujours、euh, émouvant de sentir quelqu'un qui, qui donne.、Quoi. Merci pour ce、ah, cadeau, puis,、euh... Julien. Chanter avec une chanteuse comme ça, c'est un privilège. Ce décor qu'Edgar, il vous a plu Très, très beau, très poétique. Ça fait tout à fait penser au show des Carpentiers. Il y avait, il y avait des, des, des, des décors comme ça décors carton-pâte. フォルー、e ェネ e e n c o r l e a u avec、euh, le grand Charles ou le grand Charles Charles Aznavour, tout simplement qui nous interprète、euh, que c'est triste Venise, mais chanté par eux, c'est pas si triste. On n'a pas besoin de t o u v e r un r c e s t incroyable parce que je pensais qu'il y a le football au golf. Ah non, il y a quel... On était tout à l'heure à côté, il y, a qui... il y avait un groupe de gens qui étaient venus d'Angleterre, qui...、oui. et puis d'autres qui étaient des Espagnols. Alors, je... comme je comprends les deux langues, ils m'ont demandé de qui j'étais le supporter. J'ai dit Julio Iglesias. Comme ça, je m'en suis très bien tiré. Tout. De toute façon, c'est une... comme d'habitude,、euh, quand je parle de toi, c'est un rêve d'avoir mon professeur. Et à mon côté aujourd'hui, c e s t un plaisir. c h a r l e s On chante en espagnol en français? Si, si. Vous l a t d e z Dos, dos, si. C'était、si、comment, c'est moi, je me souviens plus. Bon, écoute,、euh, si tu commençais, ce serait pas mal. Que c'est triste venir. Autant de s a m o u t Que c'est triste venir. Quand on ne se plie. On dit oui. On cherche encore des mots. Mais l'ennui les emporte. On voudrait bien pleurer. カモーネ viennent souligner que des、mm hmm. silences c r g o e u v r e s comme une sœur se sert, en voyant les g o n d a g e s changerai-moi la prochaine fois. Des <t' en> profunda emoción recordar el ayer cuando todo en Venecia me hablaba de amor ante mi soledad en el atardecer tu lejano recuerdo me viene a buscar、ah, que calla la quietud que triste どういうこと On termine cette, cette émission de chansons françaises avec Patrick Fiori, Les gens que l'on aime. Et puis suivra également un petit coup d'accordéon avec Juliette Gréco, accordéon. N'oubliez pas, cette émission vous sera rediffusée mardi prochain, 10h-12h. Merci de votre fidélité. Je vous aime, je vous embrasse. バイバイ すまた、ジェーンプシェーンアフェル、バンダバダバン。 Remettre au lendemain。C'est bien plus simple d'émettre des haines, Bien anonymes, tapis dans son coin.Y c o u l e n o s vies et l'eau des fontaines, La vie de q u o t i d i e n et passent les jours et puis les semaines, Bam, b a d a b a d a c e m a t i r a n s h i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 レッツレッツレッツレッツレッ e レッツレッツレッツレッツレッツレッツレッツレッツレッツレッツレッツレッツレッツレッツレッツレッツレッツレッツレッツレッ a レッツレッツレ r ツレッツレッツレッツレッツレッツレッツレ どうして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 C'est l'accordéon, qui s a i t qui l'aide à vivre, à s'asseoir quand il s'enivre. C'est il ou c'est moi, menon. C'est l'accordéon, accordé, accordé, accordé, o n l h o m ô n a l'accordé, l'accordéon. Ils sont comme cul et chemise, et quand on les verbalise, ils accompagnent au violon.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 De l'accordéon, il en tirera c i 50 centimeuses à la brocante et on fera plus attention à l'accordéon. Accordé, accordé, accordé, don, l'omuna, l'accordé, l'accordéon. Accordé, accordé, accordé, don, l'omuna, l'accordé, l'accordéon.